Tu peux allumer la radio s'il te plaît. Je vais en Bretagne demain et je veux savoir quel temps il fera. Et maintenant, la météo de demain. Florence Arnaud. Bonjour, vous habitez à Strasbourg ou à Lille Eh bien, demain, sortez vos parapluies. Et oui, il pleuvra toute la journée à l'est et au nord de la France. À l'ouest et au centre du pays, vous aurez du soleil le matin. Mais l'après-midi, attention, des nuages arriveront par la Bretagne et vous aurez peut-être un peu de pluie. Au sud, vous avez de la chance. Le soleil brillera certainement toute la journée. Pour les températures, dans l'après-midi, il fera 15 degrés à Lille, 17 à Paris, 20 à Brest et à La Rochelle, 18 à Saint-Étienne et 23 à Marseille. Bonne journée Et voilà Oh non Mais ne t'inquiète pas Tu verras, je suis certain qu'il ne pleuvra pas. Tu crois qu'il fera beau, toi Mais oui, j'en suis sûr